Continuera tant que la terre tournera Et l'amour continuera même sans nous, même sans toi Tous les tyrans de l'histoire Un jour ont perdu la guerre Ils éclataient de gloire Les voilà, six pieds se tairent deze weekend, on dit dat alles a changé, les de et les de les chanteurs de les chansons. Que notre monde s'en va, qu'il n'y a plus d'enfants, plus de belles au bois dormant. Les champions du désespoir, les professeurs de Morose, sont sans aucun pouvoir. Wie komt hier? Je suis...